plein de gens, ils veulent pas savoir. Ils veulent pas savoir, c'est un mécanisme de déni. C'est un mécanisme de déni parce que si tu veux savoir et que tu grattes, tu te rends compte qu'en fait, ben euh, nos institutions sont corrompues. Le marché euh, du médicament est corrompu. La création du savoir, la fabrique du savoir et les études scientifiques sont corrompues. Euh, que euh, Et là, tu te dis, mais en fait… Tout notre système sanitaire, tout notre système scientifique, tout notre système universitaire, en fait, est l'objet d'une corruption systémique ouais. qui est majeure. Et par corruption systémique, j'entends, les structures elles-mêmes sont faites pour que ce soit dirigé par des entreprises mafieuses. Ça veut pas dire que les gens, individuellement, sont tous méchants. Au contraire, la plupart cherchent à bien faire, mais l... y compris à l'intérieur des institutions, hein, à l'intérieur de la NSM, de la Direction Générale de la Santé, etc. Moi, je parle pas des gens. Les gens, individuellement... Euh, Il y en a que quelques-uns qui sont des salopards corrompus. Euh, L'immense majorité sont plutôt des gens gentils et bien qui cherchent le bien commun, qui cherchent le... Euh, et donc là, euh, tu as, as un raidissement. En, tu pourrais dire, si on revient aux besoins fondamentaux, on a tous envie que cette épidémie euh, euh, soit derrière nous et que les gens soient bien soignés. Ça serait le besoin de fond. Et là-dessus, on peut se mettre d'accord. Par contre, la stratégie pour y arriver, c'est là qu'on n'est pas d'accord. Mm -hmm. Et en fait, il y a des gens qui vont confondre le besoin et la stratégie. Ils vont se dire, mais de toute manière, il y a un lien indéfectible entre eux, on veut que cette épidémie passe et qu'on soit bien soigné et être tous vaccinés. Parce qu'on a créé ce lien de manière hypnotique dans leur cerveau, par le mécanisme des médias de masse et de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'on a mis en place, dans cette doxa, dans, cette, dans ce récit, dans cette fable, on a mis en place, en plus, des éléments de suggestion hypnotique de manipulation collective, d'utilisation des ressorts de conformisme social, comme dans les expériences de Milgram ou les expériences de h Et, euh, et donc, les gens qui sont le plus sensibles à ça, c'est ceux qui ont le plus de diplômes. C'est eux les plus dociles. Pourquoi Parce que tu as passé 12 ans à faire des études, à faire partie d'une sorte de caste, ouais. dont les bénéfices secondaires les avantages, en nature, sont euh, d'avoir belle prestance sociale. C'est tu as un beau métier euh, d'avoir un bon salaire moi je gagnais entre 4 et 6000 balles par mois et encore j'étais dans le public euh, euh, d'avoir euh, ouais, la reconnaissance de tes pères, de tes proches de ta famille parfois d'y a un gros background familial et pour ça t'en as chié tu as, as passé des épreuves initiatiques euh, tu as dû passer la première année la sixième année ensuite être le meilleur tout le temps le meilleur tu as fait de gros sacrifices et tout ça si d'un coup si tu dis l'inverse de ce qui est dit par l'institution dont tu fais partie tu te retrouves exclu Ouais. bah ton cerveau il va vite faire le choix il va dire je dis ce que je pense moi ou je dis ce que pense l'institution parce que je vais me retrouver exclu et c'est ce qui s'est passé, c'est à dire que la plupart des scientifiques des médecins et des chercheurs qui ont dit ce qu'ils pensaient, disant, moi je j'ai un doute quoi euh, sur je comprends pas bien bah, ils se sont retrouvés exclus diffamés, calomniés